Dossier 4 Carnet de voyage. Activité 1 Chérie, faut faire la vaisselle. Chérie, c'est ton tour aujourd'hui. Chérie, faut faire la vaisselle. Faire la vaisselle et le ménage aussi. Chérie, faut faire la vaisselle. Chérie, c'est ton tour aujourd'hui. Chérie, faut faire la vaisselle. Faire la vaisselle et le